Pesanteur quasi pour la Bell Rock ce soir. Bienvenue sur le 894. Nous sommes dimanche 8 février. Air France pour décoller dans ce programme. Euh, C'est rien à voir avec、euh, la marque d'avion, évidemment. C'est un duo de Suède de Godborg, hein, pour être précis, qui、yeah. propose de la pop baléarique, hein, un petit peu à la sauce Ibiza, dans le style chill out, comme ça. C'est tiré d'un mini-album qui s'appelle No Way Down. C'est、mmh. paru depuis quelques mois, même sur le label hein, suédois, s i n c e r e l y Yours. Et bientôt, ça sera distribué en France. Ça arrive le mois prochain. Et puis, à l'instant, Professeur Psy Grooves, tout premier album pour Romain, hein, Romain Sky g r o v e s qui est en s'enregistre Donc,、euh, sous le nom de professeur、euh, Psy, Psy, Psy Grooves, Psy Grooves, Sarah, ouais, Psy Grooves. ouais, Psy Grooves, Psy ouais, Grooves.、Euh, dernière sortie en date hein, du label lyonnais Jaring Effect. L'album s'appelle Foreign Pulses and Borderline Dubs, un mélange de jazz et d'électro. Et franchement, c'est bien foutu.、Hein. Commandé、mm -hmm. évidemment, sur, comme d'habitude, pour toutes les sorties de chez Jaring Effect sur www.cdnd.com. i Ouais, et la bonne surprise, puisque c'est un très bon album qu'on va pouvoir、euh, voir sur. Sur scène très prochainement, il faudra aller du côté de, de Lyon, Simon. Et ouais, du Hot Club de Jazz à Lyon le jeudi 19 février. Ouais, disque, je vous le disais, hein, très mélodique, très introspectif et innovant hein, qui est construit sur la base de, de sessions d'improvisation comme ça autour d'une boucle ou d'un sample ou alors d'un riff retravaillé ensuite à grands coups de reverb et de délai comme ils aiment bien faire du côté de chez j a m m i n Effect. Alors, petite précision, ce sera un quartet au Hot Club de Jazz à Lyon p o r présentation et, de l'album. Ouais, et le Hot, jazz, hot Club de Jazz hein, à Lyon, c'est 20. 26 rue Lanterne, c'est dans le premier arrondissement de Lyon. Vous tapez ça sur Google et il n'y a pas de souci, ou même Michelin et vous trouverez la direction facile. Il ne faut pas se perdre du côté de Lyon. On sait, Sarah, mais on se débrouille bien du côté de Lyon. On commence à connaître.、Ouais. On commence à bien connaître.、Dans. Voilà, Professeur Psygrooves, <rire> donc chez Jaring Effect, l'album s'appelle Foreign Pulses and Borderline Dubs. Et souvent, quand on parle de Jaring Effect, vu que c'est quand même assez barré, on va dire, comme label, je compare souvent avec un autre label légendaire、mm -hmm. du côté de l'Angleterre qui s'appelle Ninja Tune, Ninja Tune des nouveautés ce soir dans ce programme. Dans la Belle Rock, tiens, second single pour un projet acoustique. Un projet acoustique d'un duo qui s'appelle Alfred et Laura Darlington. Ils orgisent s sous le nom de The Long Lost. Et vous allez voir, c'est remixé ici par un groupe anglais qui s'appelle Tongue. On les connaît bien les Tongues. Oui, oui, on connaît bien les Tongues. Allez, ça s'appelle Amis. On y va tranquillement ce soir. c l a b e l Rock Électriquement très satisfaisant. you <laughs> De fou, hein, comme on aime bien dans la belle rock, c'est Rusty. Rien à voir avec、euh, Krusty le clown. Hein, <rire> hein, rien à voir. C'est Rusty avec、euh, Zigzag、ouais, de son vrai nom, Russell White, hein, producteur、euh, écossais basé à Glasgow, qui enregistre pour le compte de plusieurs、euh, labels électro. Pas des moindres, puisqu'il a sorti des disques,、euh, par exemple, chez Warp, b Pitch Control, Capsize ou alors、euh, Stuff Records. C'est vraiment pour、euh, les amateurs de dubstep, de breakbeat et d'électro, d é l e c t r o n i c a même, hein, carrément.、Mmh. Et puis, Juste avant t e Long Lost, donc un second single pour ce projet acoustique composé d'Alfred et Laura Darlington, remixé、euh, ici hein, par le groupe anglais Tongue. Ça sort le 23 février prochain chez Ninja Tune. C'est évidemment, comme d'habitude, distribué par p i a s e Sarah, Sarah, Sarah, attends, de p a r l e Un second, monsieur, là-haut.、Oh, hey, hey. oh là là, oh. hey, tu, tu vois pas que la star de l'émission, quand même, <rire> Sarah veut, veut en placer une, quand même. Non, qu Alfred. Alfred, je vais placer, moi. A, Alfred et Laura Darlington, Alfred,、oui. on connaît en fait.、Hein. Oui, on le connaît parce qu'il、euh, faut penser que lui, c'est、euh, le Californien d a d e l i u s Ouais, il enregistre aussi chez Ninja Tune. C'est vrai ouais, que ça, ça sonne mieux quand même de dire d a d e l i u s que Alfred. Hein, quand même,、mmh, c'est、ouais. terrible. Hein, quand tu fais de l'électro-hip-hop,、euh, c'est pas franchement terrible.、Euh, Alfred, de Long Lost, tiens, e、ah, ouais. puisque. Ouais, Alfred, ouais, ouais, au château. Tu p r e n d des fait... racines. Ouais, c'est vrai, ouais, pourquoi pas. Allez, on va l'appeler Alfred. Donc, Alfred, hein, qui sera un des invités、Alfred. des prochaines、euh, nuits sonores lyonnaises. Hein, mmh, Simon, mmh. ça, c'est une bonne nouvelle. Et ouais, ce sera le 23 mai à l'amphithéâtre、euh, du musée des Beaux-Arts à Lyon. Ouais, puisqu'on parle des amphithéâtres de Lyon, on fera un petit retour un petit peu plus tard, puisque Sarah, on a été voir.、Mmh. Euh, a y o h i e r on en parlera un petit peu, un petit、ouais. peu plus tard dans, dans ce programme. D'ailleurs, si, si vous avez été voir des, des beaux concerts hein, ce week-end, je sais qu'il y a pas mal de, de personnes qui voulaient aller voir les Burning Nam Nam du mmh côté mmh. De, mmh. du Transborder. Et bien écoutez, Virgin Radio One, tout attaché en un seul mot, arrobaseorange.fr. On est toujours curieux d'avoir un petit peu de, du feedback, hein, des, des、ouais. commentaires. Mmh. Euh, en tiens, puisqu'on parle de, de concert, s autre concert complètement différent. Un artiste、euh, qui s'appelle Turner Cody en concert、mmh. euh, à Lyon aussi.、Hein. Concert à Lyon au Citron, c'est le vendredi prochain, 13 février. Voilà, c'est dans le 15e arrondissement. À Lyon, rue g、ouais. g e e o r Saint-Georges. s Ouais, le c i i n q u è m e tu veux dire, non c i i n q u è m e Ouais, parce que j a i même pas s'il y a 15 arrondissements, à l y o n je crois pas.、Hein. Ah non, je pense pas, j'ai dit 15. Ouais, t as dit 15. Ah、fois. bon, bah non, 15. C'est <rire> une émission un petit peu comme ça ce soir.、Euh, Turner Cody, donc un américain né à Boston, mais qui habite、euh, comme pas mal de musiciens à New York depuis pas mal d'années, un artiste aux multiples talents, puisqu'il est aussi poète et musicien. On le connaît surtout parce que c'était un des premiers bassistes du groupe Herman Dune, d'ailleurs,、euh, sous le nom de Turner Cody, il a enregistré pas mal, mal d'albums, puisqu'il en a fait 8. Album qui était auto-produit. Il a sorti son premier véritable album First Light sur le label Boy Scout Recordings. Sarah, ça fait partie de la famille des 22 Pesté Pirco, on aime bien. Oui.、Euh, pas mal de,、ouais. de choses hein, qui vous attendent du côté du citron. Donc vendredi prochain, 13 février, si vous aimez le folk, le jazz, en passant par la pop, l'américana, le blues, avec des titres aux allures délicieusement rétro. La preuve tout de suite dans ce programme, Turner Cody, Irene.、Mmh. I showed Irene where the trouble was and she'd o n t w r i t e me still I don't know why I'm saying but for saying this I will I admire the simple man I am not as brave as him Son De la pop, pas comme les autres, c'est label rock tous les dimanches entre 18h et 20h. La preuve avec l'américain Turner Cody Irene tiré de son premier véritable album, un First Light sur le label Boy Scout s Recordings, disponible dès à présent chez Different. C'est、mmh. Different mmh. qui distribue ce disque. Et puis on rappelle, tiens, Simon, qu'il sera où il sera, mais je suppose qu'il est accompagné de, de, bah, de musiciens hein, sur scène,、mmh. en tout cas la semaine prochaine du côté de Lyon. Et oui, le vendredi 13. Et c'est une chance d'ailleurs. Ah, ouais, ça part de chance、hein. ou malheur, ça dépend. <rire> bah, là, pour avec, les là, leur chance là. Malheur pour les Anglais, Sarah, tu disais.、Mm -hmm. D'accord.、Mm -hmm. Donc, c'est、euh, à Lyon au citron. Au voilà, Citron, oui. et、crazy. on rappelle que c'est dans le cinquième arrondissement de, de Lyon. Voilà, et puis à l'instant, on savait que l'Islande, toujours fertile en musiciens originaux, évidemment, à l'image un petit peu de, de Björk ou de Shigeross pour les plus connus, et ben la dernière、euh, découverte en provenance de ce pays volcanique s'appelle Yaltalin. Alors, ça s'écrit pas、Yaltallin. du tout comme ça, c'est H-J-A-L-T-A-L-I-N avec un premier album qui s'appelle Sleep Drunk Seasons qui vient de sortir en France. C'est un petit peu la, la même histoire, Sarah, que, que d'habitude, découvert、euh, grâce à l'internet. a h、eh、oui, voilà, ils ont mis、euh, sur l'internet il y a un an passé、euh, une chanson qui s'appelait、euh, Goodbye, Do You Like, on vient d'écouter. Ouais, avec m a r k Dad Uga. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je, bah, je me lance. Hein, fait, hein. Allez, fait, je parle l'islandais maintenant, ouais, pourquoi pas.、Euh, en tout cas, tout l'album est vachement bien.、Hein. Pop illuminé, illuminé par des sonorités classiques. Ils ont la particularité d'avoir un petit orchestre hein, qui joue、oui. avec des cordes, des cuivres,、mmh. du bois, au bois, basson. C'est vraiment un Album pour les amoureux d'harmonie et de mélodie. Voilà, on en aura, on écoutera plus hein, dans les semaines à venir、euh, sur ce programme à Label Rock sur le 89.4. Voilà, souvenez-vous de ce nom, y a l t a l i n e options, And I accept you as my very first mover. I was a foreigner when you appeared from the shadow. An emotional hibernation. You sat me down. We had some drinks. Was too cold to swim, so we climbed upon the rocky shore and freaked out on the mountain goats, but they were not impressed or scared of us. Do you remember our summer as independence? Do you remember our summer as independence? Do you remember? you、uh -huh. Just searching for some first time high. Pop de Off Montreal pour commencer, même s'il y a le nom hein, Montréal, ils viennent pas de Montréal, du、eh、Canada, oui, oui. non du tout.、Hein. Ils viennent d'un groupe américain qui vient de la ville d'Athènes. Ce s t pas en Grèce, c'est en Géorgie. Voilà, c'est compliqué leur histoire. C'est tout mélangé, toutes les nationalités, tous les pays. C'est tout conflit,、oui, ouais. En tout cas, on aime bien Off Montreal dans la Bell e Rock First Time High. C'est une nouveauté, un remix hein, signé John Bryan, titre tiré hein, de leur dernier album qui s'appelle Skeletal Lamping paru chez. Le label vinyl,、mm. Polyvinyl. Voilà, et puis à l'instant, un duo féminin de Brooklyn à New York qui sort son premier album. L'album s'appelle Dance Mother, le nom、Dance、du groupe、Mother. Télépathie. Je crois que ça se prononce comme ça, Sarah. Télépath. Télépathie. Télépathie,、ouais, il me semble.、Hein. Sur l'internet, apparemment, il、mm -hmm. faut dire Télépathie. Voilà.、Oh, okay. euh, on les aime bien et ils font partie de, de la famille TV on the Radio, hein, puisque c'est carrément David Citek, le leader de TV on the Radio, qui les a parrainés depuis un certain temps maintenant et qui a même produit ce premier album. Voilà. De la pop expérimentale et des mélodies qui tuent. Il faut prendre un petit moment avant de rentrer dans cet album, ouais, mais ouais, ça vaut le, le coup. Un Télépathie, donc、euh, disponible dès à présent sur le label V2, distribué en France par Coopérative Musique. Tiens, on va rester dans la série é l e c t r o Pop avec un album, c'est une exclue.、Hein. Je e sais pas si、euh, peu, peu de journalistes l'ont reçu. En tout cas, on nous a envoyé une copie wouf, wouf. la semaine prochaine.、Ouais. Euh, L'album va sortir fin mars. C'est le nouvel album de Dan Deacon, un artiste、mm -hmm. qu'on avait repris. En 2008. L'album s'appelle Bromst. B-R-O-M-S-T. Ça ne va pas sortir avant fin mars, hein, le 24 mars prochain, sur le label Car Park Records. Alors, on a écouté cet album ce week-end 70 minutes d'expérimentation électro-acoustique. Pas mal de différences avec l'album précédent, Spider-Man、ouais, ouais, of ouais. the Rings. Simon, moins d o r d i n a t e u r je pense. Ouais, moins d'ordi, ouais, puis beaucoup plus d'instruments, mais ça donne une chaleur, un peu, ça donne une richesse. Ouais, plus, <rire> Un son plus riche, plus、mmh. dansant et plus intense, très intense même, comme d'habitude. Dan Deacon ne pas mettre dans toutes les oreilles.、Hein. Je pense que Mamie n'apprécierait pas forcément、mmh. ah, cet album de Dan Deacon. Voilà, Dan Deacon, tout de suite donc dans la Belle Rock, ça s'appelle Wouf, Wouf. Voilà, Wouf, Wouf. 5 minutes toujours le même disque à la radio. Des albums qui va illuminer le mois de mars prochain. 5 New Yorkais Harlem Shakes. Hein, on les a découverts en 2007 et en mars prochain, je vous le disais. Ils sortent enfin leur premier album, hein, un album、Good. qui s'appelle Technicolor Health. Et puis, juste avant, Wouf Wouf, un extrait Wouf du Wouf. nouvel album de Dan Deacon. Alors là, il faudra attendre carrément fin mars, hein, 24 mars prochain chez Car Park Records. e t ben, c'est de la musique、euh, expérimentation électroacoustique, on vous le disait. C'est un、mm. petit peu foufou cet album. Il faut, on adore ou on déteste, en tout cas.、Mm. Euh, c'est vachement bien. Ouais, il faut lui donner une chance. Et puis Dan Deacon, c'est un grand bonhomme.、Hein. quand même Il fait plein de, de bonnes choses, que ça soit au niveau social ou alors au l o r s a niveau musique. v o i L'album, à l on vous le rappelle, Bromst. Il faudra attendre donc 24 mars prochain. On reste du côté des États-Unis avec pas mal d'annonces de concerts. Simon, ce soir, ouais, ça sera、ouais. le cas avec un duo dont Sarah va nous parler tout de suite. Un duo qui s'appelle Black Diamond h e a v i s Oui, Black Diamond h e a v i s qui vient du de sud des États-Unis.、Euh, on pouvait dire que la musique est riche et puissante. Mais r e m p l i e d'âme. Ouais, mélange、oh. de, de punk et de blues en général non, non, non, hein, non. sur、euh, Black Diamond、euh, Heavies.、Mm -hmm. euh, ils sont donc deux dedans. Ils sont deux, ils sont John Wesley Myers、euh, qui fait beaucoup de choses et aussi Van Campbell qui、ouais. fait aussi beaucoup、ouais. de choses. La particularité de, de ces deux bonhommes, John qui est le, le fils d'un prêtre hein, du, du côté des États-Unis et,、euh, et Van Campbell qui descend d'une famille de. Ils font pas mal de, de bourbon, de whisky,、oui. voilà.、Euh, donc ça sonne très, très blues, hein, très、euh, sud de, de l'Amérique. Black Diamond, Evy's, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelle Touch of Someone Else's Class sur l'excellent label. bel Américain Alive Natural Sound, encore une fois distribué par Different, et ils seront en tournée en France à partir du 14 février avec deux, trois dates, hein, même dans la région, pas trop、ouais, loin. Ouais, qui nous i n t é r e s s e donc.、Hein. Donc le mercredi 18 février à l'Assemoire à Saint-Etienne, le vendredi 20 février à la Péniche à Chalon-sur-Saône, et le 21 février au Festival des Nuits d'Alligator à la coopérative de mai avec Rars and Drugs. Ouais, la guerre des drogues, o u i s o Jim Jones Revue. Voilà, Black Diamond h a v i e s il faut absolument, absolument aller les voir en live. La date、euh, la plus proche et l'endroit le plus près, donc on vous le rappelle, c'est le mercredi 18 février à l'Assommoir à Saint-Etienne. Sarah, il faut absolument, absolument faut. que tu annonces le titre de Black Diamond h a v i e s qu'on va passer maintenant. Numbers 22. Ouais, et entre parenthèses. Balaam's w i l d Arms. Ouais, c'est cool ça. f a n t a s t i q Allez, Black Diamond h a v i e s en général, c'est rêche et puissant, vous le d i s a i e mélange de. funk Et de blues, mais pour une fois,、eh、ben, une petite entrave tient à la prog et un petit morceau pour tenir de très près votre amoureuse. Voilà, Black Diamond h e a v i s Numbers 22, c'est parti. b l t r a p p e r groupe américain, qui sont, ils sont six, i l s viennent de Portland, de l'Oregon, t i r é de leur quatrième album, Fur, paru chez Sub Pop, actuellement tourné aux USA, allez, la Diane, pas d'actualité précise du côté de la France, hein, pour Blitz and Trapper, si ce n'est qu'on écoute toujours cet excellent album. Et puis juste avant, un groupe qu'on aime bien, qu'il faudra donc aller voir puisqu'ils sont en tournée en France、mmh, à partir、mmh. du 14 février, ce sont les Black Diamond Heavies. Et ouais, donc à Saint-Etienne le 18 février à l a s e m o i r e à Chalon-sur-Saône le 20 février à la Péniche, et le 21 février à Clermont, à la coopérative de mai, au festival Les Nuits de l'Alligator. Voilà, pas mal d'emails qui tombent aussi sur la boîte mail de la b e l Rock, comme cette auditrice. On avait demandé de, bah, un petit peu de, de feedback, hein, de commentaires concernant Birdie Nam Nam. C'est mythique.、Mmh. C'est mitigé. Hein, mitigé.、Oh, yeah. euh, ouais, une auditrice qui nous envoie. J'ai entendu que vous vouliez des avis sur les concerts des Birdie d'hier soir.、Euh, pour résumer, j'aurais mieux fait de venir voir Ayo. Alors,、euh, pour résumer, mais encore une fois, c'est très personnel, je dirais Burke, carrément.、Euh, pas aimé.、Oh. Euh, soit、oh. j'ai pris un coup de vieux car la tranche des 15-25 ans avait l'air de s'éclater totalement. Et à discuter avec les quelques autres trentenaires qui étaient là, on regrettait tous unanimement l'ancienne époque des Birdie. s、mmh. On en discutait,、ah. hein, Simon. Hein, ouais, ouais, ça, ça a, changement, a changé ouais. Ouais. Changement au point de vue musique. Pour les Birdie Nam Nam. Heureusement qu'il y avait un gros show lumière digne d'un stade de France. Voilà,、mm -hmm. pour、euh, Yuxek, même mouvance, mais avec des décollages festifs plutôt sympathiques et pas mal de happy people, genre même si ça te plaît pas, t'as envie de danser. Ouais, c'est un petit peu l'idée qu'on a de, de Yuxek. Et au niveau de la musique aussi,、euh, plus sympathique découverte en live. Voilà, la grosse bise à vous tous.、Euh, un autre auditeur qui s'appelle Simon, tiens, rien à voir avec toi, qui nous dit qu'il s'est carrément éclaté, qu'il est rentré super tard et que ça s'est super bien passé. Voilà, bon. Cool. Ah ouais. euh, les, les, les avis divergent. Et puis、euh, d'autres、euh, emails hein, comme ça. Continuez comme ça, c'est super, ça nous plaît. Un petit peu plus de bruit, s'il vous plaît. On adore le bruit. Bah、ah. tiens, ça tombe bien puisque、ah. c'est le, le petit moment du, du disque d'une minute. Une minute combien Celui-là Une minute treize, Voilà, des Anglais hein, qui s'appellent The Shitty Limits. Les limites de merde. Déjà, ça annonce la couleur au niveau du, <rire> du nom du groupe. C'est sur une compilation Rough Trade Counter Culture Volume 8.、Euh, donc des Anglais qui font un petit peu du, du punk. Garage de Shitty Limits, on aime bien ce nom et on aime bien aussi la musique. En plus, c'est complètement téléchargeable gratuitement sur leur site MySpace.、Ah Voilà, de Shitty Limits, Victorien. Bah, si tu es toujours,、euh, bah, du côté de ton transistor, on espère que ça t'a plu.、Hein. Encore une fois, disponible, télé téléchargeable complètement gratuitement sur le site MySpace du groupe de Shitty Limits. Voilà, les emails qui continuent à arriver. On a ce coup-ci,、euh, comment il s'appelle David. Il y a David qui nous dit,、euh, bah, complètement d'accord avec l'auditrice. Euh, Birdie Nam Nam,、euh, pas terrible, pas terrible. Euh, voilà、euh, D'autres personnes qui nous disent que bah, nous, franchement,、euh, oui, on aurait mieux fait d'aller voir Ayo, ça aurait été un petit peu mieux. Bah écoute,、euh, on en parle, ça, Sarah, d'Ayo、oui, ou、si、pas、ouais. veux, Oui, s、si euh, euh, Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais un petit peu toujours pareil quand même. Bah、moi, je trouve que moi je suis allée pour découvrir la femme sur scène plutôt qu'écouter ses morceaux, je dois dire, parce que j'avais entendu parler qu'elle faisait beaucoup d'impro, qui est vrai, elle était très forte avec ça.、Euh, la salle, peut-être, ce n'était pas le meilleur endroit pour elle, parce qu'elle voulait vraiment que les gens dansaient, et on était tous un peu coincés sur、euh, les sièges. Ouais, on rappelle que c'était à l'amphithéâtre 3000, hein, qui est、voilà. donc à gauche de la cité internationale, qui se prête peut-être plus à de la musique classique ou même、euh, sans. Parler de musique à des conférences, on va dire.、Bah、oui, mais juste un endroit pour、euh, écouter la musique assis, que j'aime bien moi aussi. <rire> Alors, par contre, point positif de ce concert,、euh, au niveau des, des musiciens qui accompagnent、euh, la jeune、très、allemande, puisqu'elle est allemande, son père était nigérian, mais elle est allemande.、Mm. Euh, très, très, très fort, notamment très un bassiste、fort. exceptionnel. Ah oui, il avait les droits、euh, de. <rire> De lightning, on va、oh, dire. Il、ouais, arrivé de, de, de monter et descendre avec une vitesse impressionnante. Du super matos aussi sur scène, évidemment. Un orgue Amon m qui tenait、ah, à peu、oui. près un tiers de, de la scène, donc franchement ouais, terrible. s u p e r bassiste, donc on vous le disait, avec un ampli qui dégageait. Je crois qu'il y avait à peu près 8, 8 speakers dedans. C'était e x e n Petite chorale aussi, section cuivre sur scène.、Mm -hmm. euh, au point de vue jeu de scène, bon, pas grand, grand chose à. En fait, son jeu de scène, c'était pas être sur scène, en fait.、Euh, Elle a, moi j'ai vu tout de suite, elle avait un micro sans fil, une guitare sans fil. J'étais là, oula, elle doit bouger. Elle. Et puis voilà, c'était pas bouger, c'était complètement foncé dans le public. Et en fait, on regardait la scène avec que les musiciens. Elle était partie faire son petit tour. Les gardes de sécurité étaient un peu flippés, je crois. Ouais, je crois que ça leur a pas trop plu, ça. Un <rire> spectacle qui a duré à peu près deux heures avec, j'ai dû calculer six, six, six chansons, ouais, ouais, six ouais. morceaux de deux heures. Donc <rire> faire, les, les trois tubes que tout le monde connaît, D'Ayo. Version 20-25 minutes minimum avec oui, participation oui. du public, c'est très à l e mode en ce moment. Elle a, fait un, elle a invité évidemment pas mal de, de personnes sur scène, et du coup, on sait pas trop en fait. On sait pas déjà où premièrement elle se situe, puisque c'est quand oui, même assez、pas. grand, donc on la voit pas. On a tendance un petit peu à se retourner en arrière. Qu'est-ce qui se passe?、Euh, les musiciens qui bah, pareil essayent de combler <rire> pendant 20 minutes, c'est pas toujours, toujours évident parce que c'est pas comme s'ils si se lâchaient non plus. Il reste、mm. quand même, c'est pas un gros jam, c'est pas non plus ça. Non, j'avais l'impression qu'il y avait pas. Pas beaucoup, de, y avait beaucoup de chansons qui étaient jamais finies en fait. C'était en loop et tu n'avais pas l'impression que tu allais vers un spectacle, mais c'était sympa. En fait. Ouais, c'était、si, quand même. Ouais, c'était bien. Hein, des, des, des, des fans de la première heure hein, qui étaient sur scène, puisqu'elle était venue du côté de Lyon il y a deux ans de ça, au niveau de la musique, mélange de soul, un petit peu de, de reggae, de un funk, -beat, un le... petit peu d'afrobeat évidemment,、ouais. pas mal de messages évidemment en direction de, de l'Afrique avec des mots qui reviennent freedom, liberté, Africa.、Mm -hmm. Save your soul, ce genre de choses. Donc, change、euh, your soul. Change your soul, mais <rire> carrément. En tout cas, c'était plutôt sympa. Un artiste qu'il faut voir, moi je disais, plus dans le cadre peut-être d'un festival ou alors ouais,、euh, lors d'une fête de la, la dire, musique,、ouais. par exemple, ouais, ou ouais.、Euh, une grande fête populaire où les gens, c'est vrai qu'elle est très généreuse au niveau du très, public très. et elle fait participer Donc、euh, les spectateurs. Un concert, une artiste à voir, hein, au moins une fois、euh, voir, sur moi, scène, a y o c'était quand même bien foutu. Voilà.、Euh, pour b a r d y Nam Nam, continuez à nous、euh, envoyer vos, vos commentaires hein, sur Virgin Radio a n e On a r g e f r On va marquer une petite page de pub et on revient après avec une, une interview des Franz Ferdinand. Ah oui, on s'en、ah、met e、euh, carrément.、Hein. Les Franz Ferdinand, donc une interview captée début de la semaine dernière à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, le troisième album qui s'appelle Franz Ferdinand Tonight. Une page de pub, restez bien branchés sur le 894. On revient. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h.、Oh. Deux heures de son, pas comme les autres. Virgin Radio. r o h a m De retour sur le 4 9 4 avec une interview tout de suite des Franz Ferdinand. Chose promise, chose due, c'est parti. Les 4 écossais de Franz Ferdinand viennent tout juste de sortir un troisième album. Ils étaient lundi soir à Paris, l'occasion pour Virgin Radio de les rencontrer afin de leur poser quelques questions. Well, I sit in here, Tout d'abord, leur nouvel album est bien reçu, que ce soit par les critiques mais aussi le public. On leur a donc demandé la raison de cette réussite. C'est Nick, le guitariste, qui nous a répondu. <rire> Je ne sais pas vraiment. Sur ce nouvel album, on a su prendre notre temps. On était dans de bonnes conditions. On pouvait explorer plein de pistes. On a à peu près pris autant de temps que pour notre premier album. Et là encore, on s'est bien éclaté dans l'écriture. En plus, on a bossé dans un studio qui était vraiment. C'est vraiment cool. Et ça me fait un petit peu penser à un best-of, ce nouvel album. sorte de best-of qui va rassembler les meilleurs singles possibles. Quelle a été la direction que vous avez cherché à prendre sur cet album Est-ce que vous avez le sentiment de repartir de zéro o n a v r a i m e n t e u n a vraiment eu l'impression de repartir de zéro, un nouveau départ, une nouvelle approche, une nouvelle façon de jouer. C'était très stimulant. On n'avait pas envie de se répéter. Nos deux premiers albums étaient assez similaires, et sur le deuxième disque, on était encore sur la lancée. Du premier. Il nous fallait une nouvelle identité. Et on a donné des petits concerts comme ça, et ça nous a donné la pêche, et on était devenus à nouveau rock'n'roll. o u v o u l i o jouer p e t i t s shows et sentir. Je ne sais pas, juste. ス o ージの仕事を楽しむと。On a pas Sur ce nouvel album, on a vraiment l'impression qu'une fois encore, vous avez mis l'accent sur les mélodies. Oui, les mélodies ont toujours eu une grande importance. On cherche à écrire de bonnes chansons pop avec de bonnes mélodies, quelque chose qui va te rentrer tout de suite dans la tête, un air entraînant. On aime bien le côté dansant de notre musique, mais c'est bien quand la mélodie t'accroche aussi. J'écoute z encore aujourd'hui vos anciens disques Non, j'écoute pas vraiment nos anciens disques. Quand c'est fini, il ne faut pas revenir dessus. En plus, on a joué ces chansons des tonnes de fois sur scène. Mais j'ai entendu par hasard le deuxième album il y a quelques temps. Il passait à la radio dans un magasin où je faisais mes courses. Sur le coup, ça m'a fait plaisir. Mais personnellement, je n'aurais pas l'idée d'aller le réécouter chez moi. Quand c'est fini, c'est fini. Tu finis et c'est ça vraiment. Et avec le recul, justement, vous pensez quoi de, de votre deuxième album On a voulu aller vite sur le deuxième album, comme dans le temps où les sorties de disques étaient très rapprochées. Ça nous plaisait bien cette idée. Mais cette fois-ci, avec ce nouvel album, on a voulu prendre le temps de tout bien finir. On a beaucoup travaillé dans l'urgence sur le deuxième album. On a enregistré, composé et mixé en même temps. On bossait 24 heures sur 24. Mais on voulait le sortir très très vite. もう一度、彼女が寝てる場は、が寝てる場合は、彼女が寝てる場は、彼女が寝てる場合は、るな合は、彼女が寝ては、彼女が寝てる場合 i 彼女が寝てる t 合は、彼女が寝てる場合は、彼が寝てる場合は、彼女が寝て o 場合は、彼女が寝てる場合は、彼女が寝てる場合は、彼女が寝てる場合は、彼女が寝てる場合は、彼女が寝フるンスフェ女ディナン場合は、彼女が寝てる場合は、彼女が寝てる場合は、彼女が寝てる場は、彼女が寝てる場合は、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 With a l i f e like that, or to move like that, you make us all just. Les Franz Ferdinand, enregistrés donc、euh, en interview par、euh, l'équipe de Virgin Radio, évidemment de, de Paris. Hein, ils ne sont pas descendus à Rouen, c'est dommage. Dommage. Ils,、euh, ils pourraient remplir le scarabée, hein, sûrement eux, je pense. Ah, ça c'est sûr.、Euh, Dis-moi, je voulais juste clarifier quelque chose avec la petite anglaise de service, hein, Sarah. Le single malt, c'est le meilleur Je croyais que c'était le double malt, le meilleur. Bah non C'est le single, d'accord. s le single bah, Ah, d'accord. Tu... C'est un peu comme un vin. Ah, c'est un peu comme un Parce vin. Parce qu'un vin, tu veux que c'est le vin que d'un endroit.、Ouais. Tu ne veux pas que c'est mélangé. Ah oui, d'accord. Parce que le moment qu'il y a plus qu'un, c'est blended. Euh, c'est moins bon. D'accord, la différence, donc il faut acheter du single malt. b i e Donc、pure. ils ont bon goût, les Franz Ferdinand. Ah, bah bien sûr. Bon, très les bien. s écossais, qu'est-ce que tu veux On rappelle donc l'album s'appelle Tonight Franz Ferdinand. C'est disponible depuis une semaine maintenant chez Domino, distribué en France mm -mm. par、euh, p i a s e、euh, On parlait d'une mini tournée, malheureusement,、ouais. c'est pas bland. C'est vraiment single malt. Pas beaucoup de dates, malheureusement.、Euh, c'est bon, tu peux parler.、Euh, trois、ouais. dates, en fait. Eh b e n trois dates, ouais. Le 16 mars à Lille, à l'aéronef. Le 17, le 18 mars, à l a r o n L'Olympia à Paris. Ouais, donc vous avez tout compris.、Euh, soit partir dans le nord pour aller les voir ou alors、mmh. euh, monter dans la capitale. Je sais pas s'il y a d'autres dates de prévues. En tout cas, à mon avis, ils vont faire pas mal de, de festivals cet été、euh, du côté de, de l'Europe. Voilà, donc、euh, mmh. peut-être i l faudra attendre les vacances. En tout、ah、cas,、oui. et bon, on va s'en écouter un morceau quand même de cet album.、Oui, uh, Lucid、oui. Dreams, donc、euh, tiré du nouvel album de Franz Ferdinand, tout de suite dans la Belle Rock. I'm gonna give my aimless love, my angry heart. desire a w a l k e r s w i n g Le dernier album des Franz Ferdinand, un des meilleurs titres de cet album. Enfin, c'est un avis complètement personnel. Lucid Dreams qui reflète parfaitement cet album hein, entre mélange de indie pop et d'électro. Comme ça, ça fait du bien par、euh, où ça passe.、Hein. Vous avez l'occasion des long, ouais. Ouais, très l o n g ce morceau, plus de 7 minutes que vous trouvez donc sur l'album. Euh, il existe plusieurs versions hein, de cet album. Un autre,、euh, c'est même pas un remix, c'est une sorte de, de buff un petit peu comme ça, fait en studio. On vous rappelle que l'album est enregistré dans les anciens studios de, des Dalgados. C'est toujours,、euh, mm -hmm. toujours une référence du côté de, de l'Écosse. Voilà, toujours、euh, bah, un petit peu même moins ê m m e médiatisé, mais ça nous fait vraiment, vraiment plaisir puisqu'on a appris que Anthony and the Johnsons, l'album qui est sorti il y a quelques semaines de Crying Light, est numéro 1 des, des ventes. En Europe, et ça,、Yoohoo、ça fait vraiment plaisir.、Ouais. C'est un artiste qu'on aime beaucoup dans cette émission. Anthony a n d e j o h n s o n tiens, un extrait tout de suite de cet album de The Crying Light, Epilepsy is Dancing. Sarah, un petit mot Bah Oui, j'ai vu un truc, c'était sur la mode l'autre jour à la télé, et ils ont utilisé un Anthony a n d e j o h n s o n chez Versace. Chez Versace, d'accord.、Ouais. Bon, ça fait plaisir. Anthony a n d e j o h n s o n donc un artiste new-yorkais qu'on s'écoute tout de suite sur le 894 dans la Belle Rock. Epilepsy is Dancing. Yeah. Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river, or、oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes, pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching. There's a soldering blue line between my eyes. I said, oh, oh, Bessie Smith, why do you hang your head so low? I would die in heaven, I would die in heaven just to meet you. Shot to the ego, boy, it's where this knife runs through. Three wise Men call Bessie down for a d u e l s h o t t h r o u g h the ego, b o a r d s where this knife runs through. Three wise men call Bessie down for a d u e l I said, Oh, w h Father, lay me down. De douceur dans la belle rock、ah. ce soir. Ça fait du bien, Sarah, qui se réveille tout d'un coup, qui se met à revivre un petit peu comme ça.、Ah, Anthony... Ça fait toujours Ant... du bien,、ah, belle petite voix、ouais. comme ça. Anthony and the Johnsons, donc Epilepsy is Dancing. On vous rappelle l'album et The Crying Light hein, chez Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet. Et puis à l'instant, la charmante jeune artiste hein, qui vient de San Francisco. Emily Jen White, une des révélations 2008 avec son premier album Dark on the Coat. C'est chez nos amis de Bordeaux, un t a l i Tress. Émilie、mmh. qui sera de nouveau hein, sur les routes françaises, on l'avait vu hein, pas mal, même du côté de, de la France、euh, l'année dernière, et donc、euh, de nouveau pour une tournée de, Simon, tu confirmes, c'est du 13 au 26. C'est du 13 au 26, mais bon,、euh, plus particulièrement à Lyon, à l'épicerie moderne, le mardi 17 février. Donc,、ouais. euh, ah. si, vous êtes, dépêcher, euh, ouais, si vous êtes fan de voix folk f é m i n i n e il faut absolument aller、euh, l'applaudir en live, Émilie Jane White. Voilà, Puis, puisqu'on parle de voix f é m i n i n e d é l i c i e u s e et t e n d Comme ça, et ben courage, hein, il ne nous reste plus qu'il faut attendre encore 9 jours avant le prochain album de Aléla Diane, hein, californienne de retour. Nouvel album To Be Still, ça va paraître le 17 février prochain chez Fargo. As Diamonds, titre qui figurera donc sur le prochain album d'Aléla Diane, To Be Still. On vous rappelle l'album qui va paraître le 17 février prochain chez Fargo. à noter pour les fans d'Aléla Diane qu'il existe une version collector aussi qui va sortir le. 17 février hein, de cet album avec、euh, en bonus un DVD, ce qui sera le, le concert intégral hein, d a l t d a Diane à l'Olympia qu'elle avait donné donc le 12 novembre dernier. C'était lors du festival des Inrecruptibles. Et puis, notez aussi pour finir qu'elle est la Diane, et ça, c'est une excellente nouvelle, Sarah.、Mm -hmm. Tu vas pas me contredire.、Ah、non. Elle sera de retour en France au printemps avec quelques dates, dont une qui nous intéresse plus particulièrement le、mm -hmm. vendredi 3 avril, hein, Simon. Le 3 avril, o u a au rail. Théâtre de Lyon. Ouais, ça, ça va être franchement terrible. Autant Emily Jane Wine,、uh, White,、uh, on avait été voir l'année la, dernière, c'était bien, mais je pense qu'aller e la Diane,、Ouf. ça va être un événement. Allez,、ah, la gamme donc. C'est e x c e l l e n t C'est Fargo,、ouais. qu'est-ce que tu veux Allez, vendredi 3 avril, on ira tous donc au Rail Théâtre de Lyon voir、euh, la petite californienne nous livrer son folk comme ça. Tiens, on va, va rester là. Il va falloir qu'on organise un car. Ouais, je crois <rire> qu'il va <rire> falloir qu'on fasse un bus.、Ouais. On, on continue avec cette petite série tranquille dans la Belle Rock avec un duo de Barcelone. Apparemment, un des secrets les mieux gardés de la scène folk p s y c h é d é l i q u e espagnole. C'est、euh. le collectif Artraction qui nous avait fait découvrir Los Alamos, qui nous a envoyé. Ce, bah, un bel album, hein, ma foi. Le groupe s'appelle Cuchillo, le premier album qui a figuré d'ailleurs dans le top 5 des meilleurs albums indés en Espagne pour 2008. Cuchillo, deux personnes donc Israël Marco à la guitare et à la voix, et Daniel Dominguez qui s'occupe des percus et de la batterie. Et encore une fois, si vous êtes amoureux de rock triste et de folk progressif, vous allez adorer ce premier album. Pour l'instant, pas de distribution en France, puisqu'ils sont à la recherche d'un label. En tout cas, donc, on peut se procurer ça sur le net. Voilà, Cuccio, donc, to come back tiré de leur premier album. Refuge, I come back, but it ain't rest. Like a stranger in my hometown, I take a walk and I get lost. Every street that talks to me stays just looking in silence. Still welcome here no more. Don't think I need it, but I miss my home again. to me to the sand Barcelone, c u c h i l o Isabelle, Israël, pardon, Marco et Daniel Dominguez. Donc, premier album à se procurer sur le net, tiens, des, de l'Espagne, à la France.、Euh, il n'y a qu'un pas. Hein,、mm -hmm. euh, il faut franchir une grosse montagne qui s'appelle les, les Pyrénées.、Mm -hmm. Et on revient、euh, du côté de, de la France hein, dans ce programme pour terminer cette émission tranquillement, hein, comme ça. Ça fait du bien. C'est la petite période cocooning en ce moment.、Ouais. Ah ça, Oui, bah, on avait fermé les lumières et tout, tout ça, c'est bien. Il、on、manque qu'une petite lumière à facettes, comme Comme ça pour, pour que je puisse vous voir, sinon je me sens un petit peu tout seul. Faut, faut、oh, on <rire> toi, euh, allez, on reste donc,、euh, on retourne du côté de, de la France、euh, avec Xavier Plumat. Ne d e m a n d e r e z rien, c'est le, le titre qu'on va s'écouter、euh, tout de suite. C'est sur、euh, l'album La gueule du cougouard qui est disponible depuis le 19 janvier dernier. Une coproduction entre deux labels français, YY Musique et encore. Xavier Plumat, on le connaît, hein, puisque c'est、euh, le leader hein, du groupe Tulu qui a sorti 8 ou 9 albums, il me semble. C'est son premier album solo, une production aux petits oignons pour un résultat、euh, franchement grandiose.、Euh, les, les médias ne se sont pas trompés. D'ailleurs, Libération qui dit Avec、euh, cet album, le leader de Tulu, Xavier Plumat, vient s'asseoir à la table de Bachung et Murat. C'est plutôt、euh, sympa、mmh, comme commentaire.、Mmh. Ouais, euh, ouais. Longueur d'onde qui dit Un album tout simplement épatant de beauté naturelle. et ben on en on On juge ça tout de suite et c'est vrai qu'on aime bien cet album. On rappelle encore une fois La gueule du cougooard, c'est l'album donc de Xavier Plumat. Ne demandez rien, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite sur le 894 dans la Belle Rock. Veux-tu bien me lâcher la grappe Toi qui sembles tant apprécier l'extrême finesse de mes pieds qui ne sont pas faits pour presser ああ、s い、a s contre le tien、だお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、e お、お、お、お、お、e お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、a お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、e お、お、m お、お、お、お、お、お、i お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、t お、お、お、お、お、お、お、pas les bouches フォー n アスティーダンエ Tout cet ennui、si Inonde しく p l いします。 Étincelles sous les paupières qui filent au ciel, l e f o n d de l h e u r e a h a h l'horizon, elles iront faire un tour immense et infini. c h e r c h e r au fond de l'univers. Ah ああ、ああ、敵の敵は敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵 e 敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵 t 敵の敵 i 敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の n の敵の敵の敵 n 敵の敵の i の敵 e 敵の敵の敵の敵の i の敵 e 敵の敵の敵の敵の敵の敵の敵の スーセージ a 衝撃。スーセージを e r s c r e l é à la terre, les mains au fond du ruisseau. J'ai des étincelles sous mes paupières qui glissent et puis tombent à l'eau. Ah, à, à l'horizon, elles iront faire un tour immense et infini. Chercher au fond de l'univers. Don't you? I w n t the m a h i n e f r a n ç a i s e à se procurer ben, impérativement, on va dire.、Euh, L'une est disponible de suite, l'autre il faudra attendre le 16 février prochain. On commence par Xavier Plumat. On vous le disait, l'album s'appelle La gueule du cougouard. Je pense que tout le monde, vu le silence religieux du côté du studio, je pense que tout le monde tout a fait Ça, attention au texte et à la mélodie de Xavier Plumat. On vous rappelle donc e c'est une coproduction des labels YY m u s i c et encore premier album solo pour le leader du groupe. Tulu o disponible depuis le 19 janvier dernier, et puis à l'instant, une autre nouveauté française signée par le groupe, un homme et une femme. Nouvel album Opium, un des mois d'écriture. Et à l'arrivée, donc ce nouvel album dit c o m p o dessus, entièrement écrite en français, et ça fait plaisir.、Hein. Ils ont eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à l'enregistrer. Un album qui a été enregistré du côté d'Amsterdam. o、ah、u oui, On, ça aide. Avez,、euh, <rire> ouais, c a、ouais. n vous en avait, ouais, c'est vrai. Sarah, bah, bah, bah, toi, toi, tu vas faire la boulette à 56, toi, c'est ça. La boulette, ah, la、Pourquoi、boulette, la boulette, ah, ah, boulette. Ah, tu vas la i r e Ça, ouais, non, non, ouais. oh, oh, t n est、oh, trop <rire> fort. <rire> bah, on arrête là tout de suite. Là. Allez, un homme et une femme donc, sous les paupières. C'est l'extrait qu'on s'est écouté.、Euh, C'est terminé pour、euh, la Belle Rock ce soir. On espère que vous n'êtes、ouais. pas trop endormis u r la fin. Mais、euh, ça fait plaisir comme ça. Et puis、euh, des fois, il y a des humeurs、euh, où on part un petit peu sur les chapeaux de roue. On monte en puissance. e t qui On redescend tranquillement. Voilà, on espère que vous allez、euh, passer une agréable fin de week-end. Puisque bah, demain, il faut repartir au turbin. Comme on dit.、Mm. Oh, il ne faut pas penser. Les infos locales présentées par、euh, Marélie. À partir de 7h30 demain, et on vous rappelle que, bah, info complètement locale, hein, la seule radio locale, Virgin Radio, je crois qu'il faut le crier haut et fort. et、euh, Merci à la direction hein, pour nous donner un petit peu de temps d'antenne, comme ça, ça fait du bien de, de, de passer.、Euh, bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête, ok, <rire>、euh, o n se retrouve donc、euh, la semaine prochaine、euh, dans la Belle Rock entre 18h et 20h. a v e c La star, évidemment, Sarah, tu seras là、oh, ben, On va essayer.、Hein. Et puis,、euh, bah, je sais pas, Simon, on verra dans on la semaine comment ça se passe. Aussi, pareil、hein. pour <rire> Sylvain. En tout cas, une. une Chose est sûre, on prendra bien soin de vous et on vous proposera、Merci. deux heures de musique, pas comme les autres, comme d'habitude. Allez, passez une excellente fin de week-end et、aussi. donc à la semaine prochaine. Allez, Allez la、vrai. séance des bisous. On y va, mmh. Mmh. Mmh.、Ah, bah, Simon. Vas-y,、euh, attends,、ouais, j'aime pas quand on me demande. Moi, e m b r a s s e le micro. Il n'y a pas de webcam, t'auras pas l'air bête.、Ouais. <rire> c'est pas un,、ouais. c'est pas un que, père bisou. Que, quel bon, quel look euh, séduisant, c'était、euh, ouais, incroyable.、Euh, ça, tu as un mimi dans le vent. Allez.、Ouais. <rire> on va rendre l'antenne d o n c à Paris. Vous avez rendez-vous a v e comme c chaque dimanche à partir de 20h30 avec la nouvelle scène française. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Bye bye. bye、네、ciao ciao. Bye bye. b y e b y e La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.